Dans ma vie M'appelait la dame du Nil On attendait la nuit Sur le on endormi Pour compter les étoiles Et puis on a grandi A Paris étrangère Il m'a prise comme un père Ma conduite du désert Jusqu'en pleine lumière Et sa main aile. Ne pousse encore sur scène Vous, vous aussi Mal ou bien l'amour vous a grandi Pour vous, vous aussi L'homme idéal de chaque fois c'était lui Vous, vous aussi À lumière des soleils à minuit Vous, vous aussi Un jour vous direz les hommes de ma vie J'ai pleuré l'italien Sa chanson sans refrain n'était pas terminée quand il sonnait aller, c'est fragile un artiste depuis mon cœur triste Et le magicien fou dans sa boule voyait flelou, il voulait faire encore de mon amour de l'or et ses mains de sculpteur. Denude de ma pudeur Vous, vous aussi Mal ou bien, l'amour vous a grandi Pour vous, vous aussi L'homme idéal, chaque fois c'était lui Vous, vous aussi al lumière des soleils, amis, vous, vous aussi. Un jour, vous direz les hommes de ma vie. Finalement. La femme de personne, c'est avec vous que je suis, dans mon cœur n'a raisonne, aucune nostalgie, c'est avec vous que je vis. Vous, vous aussi, Malou bien, l'amour vous a agrandit pour vous. Comme idéal, chaque fois c'était lui Moi, aujourd'hui Mon bilan est sans mélancolie Moi, aujourd'hui Puisque j'ai choisi C'est vous, ma vie